Choisis ni son origine ni sa couleur de peau Comme on rêve d'une vie de château Quand on file veto, net l'étau autour du cou comme Cosette pour Hugo en le dans de conflit et prier le très haut Fils du CO, NGO, cette ngo m i M-I-C-R-O J'ai le poids des mots, sortir d'en bas Réver, déchirer ce tableau Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots Face à la mer de semer tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer j'ai beaucoup de rêves lointains je me suis tant rebellé j'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé dans la vie il y a l'étape au fond et l'étape à côté l'étape à un euro ou la tape à l'arraché il y a l'état les l'étape t'a fait. si t'en bas faut cravacher t'as qu'à pas lâcher t'as pas connu ça toi l'envie d'empocher des patates être à gauche droite face à la mer loin des galères Sale envie t'en sortir, distribuer les patates Des gauches, droites, avec un air Face à... Cette plume qui s'étouffe dans le goudron Cette matière grise dans le pays n'a pas fait acquisition On se relève en parafond, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs On veut toucher le ciel étoilé son baiser le pantalon Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillon Calopatie 2-0-0-4, action Face à la mer, ouais. j'aurais Comme on rêve d'une vie de chapeau Comme on vive des taux Laisse les taux Pour du coup Comme Cosette Poggo Et d'entrée Dans le conflit Et très haut, au Jésus c'est beau N-G-O C'est N-G-O M-I-C-R-O J'ai quoi les mots Face à la mer on veut tous grandir Calopacide Trop jeune pour mourir